Eric Kouima, sur la mise en ondes, merci pour votre fidélité, amis auditeurs et auditrices de la radio Isangani. Bienvenue à cette édition de la mi-journée de ce lundi 9 novembre 2020. D'abord, l'essentiel. C'est ce lundi que les vols ont repris à l'aéroport international Melkiondadaï après la fermeture de cet aéroport en avril dernier suite à la pandémie de COVID-19. Toutes les mesures de prévention contre cette pandémie ont été prévues, va rassurer le directeur général de cet aéroport. Et l'organisation Nawaliza de défense des droits des prisonniers regrette que 11 prisonniers graciés par le président de la République il y a 8 mois croupissent encore en prison. Une situation illégale selon le patron de cette organisation. Donc, on va vous parler d'une femme, la seule femme à avoir atteint la grade de général-major au Burundi. Et on va aussi vous parler. Dans la chronique sportive de l'arbitrage au basketball, voilà pour l'Essentiel. Vous n'avez pas Issa Vous ratez l'Essentiel. Rebonjour, je vous le disais en titre, l'association Solidarité avec les prisonniers et leurs familles, Enhabariza, regrette la persistance en prison de huit mois après Euh, qu'ils aient bénéficié de la grâce présidentielle lors d'une conférence de presse animée sur lundi, Le représentant légal de cette association trouve que cette situation est illégale. Jean-Marie Chimilmana demande à la Commission nationale indépendante des droits de l'homme et à la commission permanente chargée des questions juridiques à l'Assemblée nationale d'effectuer des descentes pour se rendre compte des mauvaises conditions de, de détention de ces prisonniers. Suivez Jean-Marie Chimilmana qui est traduit en français par Robin Youhrouf. L'association Nhawariza remercie le ministre de la Justice pour les décisions récemment prises. À côté de la décision du 24 juillet 2020, accordant une période de deux mois pour la comparution devant le juge de tous les prévenus, le ministre de la Justice a en outre pris la décision d'envoyer les magistrats dans toutes les provinces du pays en vue d'écouter la population souhaitant intenter des actions en annulation ou en révision de leur jugement. Venue à point nommé, cette décision permettra aux citoyens de jouir de leurs droits à la justice sans devoir se déplacer sur de longues distances. L'association Navalisa regrette néanmoins que les prisonniers qui ont bénéficié de la grâce présidentielle de la part de son Excellence feu Pierre Mounouziza en 2019 n'aient pas pu jusqu'à ce jour être libérés. Il implore pour ce faire le ministre de la Justice de s'impliquer pour la mise en œuvre de cette mesure avant la fin de l'année 2020 et d'accorder la libération des prisonniers condamnés ayant purgé le quart de leur peine et de libérer les prisonniers acquittés mais qui ne sont pas encore sortis de prison afin de leur permettre de célébrer les fêtes de fin d'année dans leur famille. Parmi ces prisonniers qui doivent bénéficier de cette grâce, il y a ceux qui avaient écopé de 5 ans de prison, les personnes âgées, les femmes enceintes, Les personnes vivant avec un handicap et d'autres qui ont des maladies chroniques, et vous comprenez qu'il s'agit d'une violation des droits de l'homme car il y a ceux qui devraient rentrer, se faire soigner. L'association Navalisa demande à notre à la CNDH et aux commissions permanentes en charge des questions de justice, à l'Assemblée nationale et au Sénat d'organiser régulièrement des descentes dans les prisons du Burundi en vue de constater des conditions de détention des prisonniers et de s'impliquer aussi dans l'éradication de toute forme de détention irrégulière. C'était Jean-Marie Chimilumana, représentant légal de l'association Solidarité avec les prisonniers, les prisonniers et leurs familles, Nabaliza. Et reprise ce lundi de vol à l'aéroport international de après près de huit mois de suspension suite à la pandémie de COVID-19. 50 passagers ayant voyagé à bord de la Compagnie Kenya Airways euh, ont atterri le matin de ce lundi, comme constaté par nos reporters. Emmanuel Habimana, euh, directeur général de cet aéroport, assure que toutes les dispositions de prévention contre la COVID-19 ont été mises en place à l'arrivée. Les passagers sont dépistés et sont mis en quarantaine. Toutefois, certains disent éprouver des difficultés en ce qui est du paiement des 30 dollars exigés à l'aéroport international de Bujumbura. Le moment montre que de l'autre côté, l'élément n'est pas prêt. Jean-Marie Mayonga est en train de nettoyer, mais l'Office burundais pour la protection de l'environnement, OBPE, devrait mettre dans son central des graines, euh, les graines du, de, du codia africana, qui est l'arbre qui sert de fabrication des tambours. Tels sont les propos du chef d'antenne de l'OBPE, Agitega, qui avance l'argument de sauver cette essence en voie de disparition. Quant à lui, le chef du sanctuaire des tambours de Guishora indique que le codia africana peut être remplacé par d'autres arbres, dans la fabrication des tambours, mais que la résonance de tels tambours est médiocre. C'est au moment où les tambours du Burundi ont été euh, déclarés comme euh, euh, patrimoine culturel de euh, l'UNESCO. Et 20e anniversaire de la résolution 1325 de l'ONU relative au rôle de la femme pour la paix et la sécurité Ce lundi, la radio Isanganilo va vous faire découvrir la première femme burundaise au grade de commissaire de police principale, l'équivalent de général-major dans l'armée, Gendanganya généreuse dirige actuellement le commissariat des migrations EXEPAF et se réjouit de ce grade, bien que les femmes soient peu nombreuses. Au début, elle a rejoint les mouvements rebelles suite à la crise de 1993. Je commerce à présent à 13 h 40 dans les yeux de la radio Isanganiro, les commerçants exerçant leurs activités autour du marché de Cagno-Chanko de réhabilitation disent travailler à perte. Ils s'inquiètent des eaux, des pluies qui emportent leurs biens et demandent les services concernés à faire le tout possible pour finaliser les travaux de réhabilitation de cette infrastructure commerciale. Le représentant des commerçants de ce marché les tranquillise et que le marché sera rouvert d'ici deux mois Tenant compte des conventions entre les commerçants et la représentation du dit marché la semaine passée, comme quoi chacun construit son stand. On montre quel élément n'est pas prêt tout de suite à la chronique sportive. Radio Isanganiro, chronique sport. Lors de la compétition, un arbre est présenté. Un arbitre de basketball collabore avec ses deux assistants et un commissaire de match qui surveille le déroulement de la rencontre. C'est l'explication du président de la commission chargée de l'arbitrage au sein de la Fédération burundaise de, bas de basketball. Lorsqu'un arbitre affiche un comportement indigne, son cas est d'abord traité au niveau de son association d'origine. Si cette dernière n'arrive pas à trouver la solution, l'on interjette l'appel. Euh, au sein de la commission d'arbitrage de la Fédération burundaise de football les détails dans cette chronique sportive de Marie-Claire Kadzenet. Lors de la compétition de basketball, l'arbitre central collabore avec deux assistants et un commissaire de match qui surveille le déroulement de la rencontre. C'est l'explication de Pierre Nioi président de la commission chargée d'arbitrage au sein de la Fédération burundaise de basketball. Lors des compétitions, l'arbitre central que vous voyez qui passe la balle pour le premier quart temps, il est appelé techniquement, c'est le premier arbitre. Les autres, ce sont des arbitres assistants. Il y a le deuxième, il y a le troisième, mais ce sont tous des arbitres assistants. Au début, et dans n'importe quelle condition, que ce soit pour les périodes ou bien quand il y a un problème, le premier arbitre collabore avec le commissaire Pour des décisions nécessaires. Il y a le commissaire qui est responsable des officiels de table. Ce que vous voyez en train d'écrire, le, les points de clonneter 24 secondes de quoi. Il doit y avoir une collaboration entre le commissaire et le premier arbitre. Selon toujours Pierre Nioyan président chargé de la commission d'arbitrage au sein de la fédération de basketball au Burundi, lorsqu'il y a mésentente d'une faute commise, c'est l'arbitre central qui prend la dernière décision. Quand le match a déjà commencé, donc les arbitres, sont égaux sur le terrain et chacun est responsable d'une zone bien déterminée. Et avec cette responsabilité, il collabore pour la réussite du match. Pour dire que pendant le déroulement et aussi la prise de décision par rapport aux violations, aux fautes ou à toute autre chose qui se fait sur le terrain, chaque arbitre est responsable d'une zone et il se respecte. Il ne doit pas y avoir le premier arbitre pour la décision unique sur les fautes faites ou pas. Ils sont égaux. Quand un arbitre affiche un comportement indigne lors de la compétition, son cas est d'abord traité dans son association d'origine. Si ces derniers n'arrivent pas à trouver la solution, il va interjeter l'appel au sein de la commission d'arbitrage de la Fédération burundaise de basketball. Un arbitre est formé par la Fédération, mais il est géré par l'association. Alors, au niveau de l'association, il y a une commission technique d'association qui gère les arbitres. Quand il y a des rapports à jouer ou autre chose, c'est à la commission en soi de gérer ce qui se fait au niveau de l'association. Si ce sont des activités peut-être qui sont organisées par la fédération, il y a commission technique fédérale. Cette commission technique fédérale, c'est elle qui est habilitée aussi à suivre les arbitres et à juger s'il y a des sanctions à donner par rapport aux, aux fautes commises. C'est à elle de le faire. Pierre Nioyandemie explique que les arbitres burundais de basketball se comportent très bien d'une façon générale, tout en précisant que jusqu'à aujourd'hui, aucun arbitre n'a été suspendu définitivement. Merci Marie-Claire Kazeneza. Comme je vous l'avais promis, on va revenir sur euh, l'élément en rapport avec la femme élevée au rang de général-major. C'est ce lundi que la radio Isanganilo vous fait découvrir la première femme burundaise au grade de commissaire de police et principale.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 On a intégré la police ayant le grade de lieutenant-colonel. Elle est âgée de 55 ans aujourd'hui. Elle est née à Mugera, en commune Bougendana de la province de Gitega. Elle est mariée et mère de quatre enfants. Commissaire de police principal, Gendanganya Généreuse, a fait ses études primaires à Mugera. Après l'école primaire, je suis allée à l'école normale des filles de Gitega pour le, le cycle inférieur. j'ai fait le cycle supérieur à l'école normale d'économie familiale. Kibombo. Et après, j'ai tenté de m'arrôler à l'université, mais j'ai pas réussi. Mais j'ai voulu faire l'ESCO parce que je venais de terminer des formations en rapport avec la gestion. Après l'intégration des corps de défense et de sécurité avec les ex-combattants, j'ai pu continuer mes études en ligne. J'ai fait des, des formations en rapport avec le genre, l'égalité du genre, le leadership. Je suis allée même concrétiser la formation en rapport avec le genre à Turin, en Italie. Il y a aussi d'autres formations que j'ai pu faire, que ce soit ici au pays, que ce soit des formations à, à l'extérieur du pays. Pour intégrer la police nationale, elle a d'abord rejoint les groupes armés suite à l'insécurité dans sa localité. Nous confie-t-elle Avec la crise de 1993, qui a un pour notre président de la République, euh, Menki Ondadaïe, vous savez ce la situation, comment s'est dégradé. J'ai pris la décision de m'enrôler dans les, les combattants. Pourquoi Parce que là où on habitait, il y avait des crises, il y avait des tueries et moi j'avais l'idée d'aller faire la formation et acheter une arme et après euh, retourner à la maison pour continuer mon travail. Une des rares femmes au maquis, la sortie n'a pas été facile comme elle l'espérait. Arrivée là, on m'a dit que Pour rentrer, c'est facile, mais pour sortir, c'est difficile, que je dois rester là, qu'on va sortir ensemble. Commissaire de police principale générose Ngendanganya, aujourd'hui commissaire général d'immigration, se réjouit du pas déjà franchi en tant que première femme au grade de commissaire de police principale. Dans la deuxième partie de ce portrait, un portrait réalisé dans le cadre de la résolution onusienne 1325 du 31 octobre 2000, l'on vous parlera de différentes fonctions occupées par CPP Ngendanganya jusqu'à aujourd'hui. Merci Mireille et Kanyange, et c'est la fin de cette édition, d'autres éléments ne sont pas visiblement disponibles. Merci à vous tous qui l'avez suivi, merci à Riku mis en Deli Nibel Nibigre, j'étais à sa présentation. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi, au revoir.